50 languages 82. 82. passé 2 passé 2 de. Tu devais appeler une ambulance. Tu devais appeler une ambulance. Tu devais appeler le médecin. Tu devais appeler le médecin. Tu devais appeler la police. Tu devais appeler la police. Avez-vous le numéro de téléphone Je l'avais à l'instant. Avez-vous le numéro de téléphone Je l'avais à l'instant. Avez-vous l'adresse Je l'avais à l'instant. Avez-vous l'adresse Je l'avais à l'instant. Avez-vous le plan de la ville Je l'avais à l'instant. Avez-vous le plan de la ville Je l'avais à l'instant. Venait-il à l'heure Il ne pouvait pas venir à l'heure. Venait-il à l'heure Il ne pouvait pas venir à l'heure. Trouvait-il le chemin Il ne pouvait pas trouver le chemin. Trouvait-il le chemin Il ne pouvait pas trouver le chemin. Te comprenait-il Il ne pouvait pas me comprendre. Te comprenait-il Il ne pouvait pas me comprendre. Pourquoi ne pouvais-tu pas venir à l'heure Pourquoi ne pouvais-tu pas venir à l'heure? Pourquoi ne pouvais-tu pas trouver le chemin? Pourquoi ne pouvais-tu pas trouver le chemin? Pourquoi ne pouvais-tu pas le comprendre? Pourquoi ne pouvais-tu pas le comprendre? Je ne pouvais pas être à l'heure parce qu'aucun bus ne circulait. Je ne pouvais pas être à l'heure parce qu'aucun bus ne circulait. Je ne pouvais pas trouver le chemin parce que je n'avais pas de plan de ville je ne pouvais pas trouver le chemin parce que je n'avais pas de plan de ville je ne pouvais pas le comprendre parce que la musique était trop forte je ne pouvais pas le comprendre parce que la musique était trop forte je devais prendre un taxi je devais prendre un taxi je devais acheter un plan de ville je devais acheter un plan de ville je devais Éteindre la radio. Je devais éteindre la radio.